S'écrase sur les roches, fauche passe à moches, vie de moche, vide cloche, poche vide, baisse, fastoche mais la poisse s'accroche à face de mes textes. Je viens de bled plein d'herbes dans les bagages. Ça, je tiens ma rage dans ma gorge, la plage serpents me pousse au cafard. Je traîne dans les bars tard le soir où les sous se au rasoir, l'livre noir dans le sang je sombre dans le mégotrip Égoïste, Jette mes tripes dans la musique, mars ma ville un plateau où le désert avance un gâteau. Partagé à 10 méros pendu à un lasso, nourri au gaz de ville à la lumière orange comme elle. Je dérange étrangers aux pensées étranges. De tagine, de pruneaux, de mafeillasse, sa poisson fait pas de carbo, les épices me collent à la peau, assise là, les pieds dans l'eau, sous l'œil du pré Ma ville s'éveille chaque matin quand les fourmis s'en au boulot. Fragile, un porte-à-faux, situation bancale, normale, tout le monde se barre. L'économie ca comme une bonne mécane plurière, cohabitation naturelle, les cultures, les mœurs de couleurs, dansent comme dans une aquarelle, un ou serval, dévoile la face, bête de la carte postale, la tonne cache les nuages, un cercueil passe, mauvais présage, l'ennui vainqueur, sur peur devant les seringues de l'over, le noir château, un peu sans un mot, Mars. Pire au renouveau